Book t 4 44 4 o Quarante quatre. Quarante quatre. ไปเที่ยวกลางคืน Sortir le soir. Sortir le soir. ที่นี่มีดิสโกเทกไหม Où y a-t-il une discothèque? Où y a-t-il une discothèque? ที่นี่มีไนท์คลับไหม Où y a-t-il une boîte de nuit? Où y a-t-il une boîte de nuit? ที่นี่มีผับไห Où y a-t-il un bistrot? Où y a-t-il un bistrot? เยนีที่โรงละครมีอะไร qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre qu'est-ce qu'il y a ce soir a u théâtre เหนยหนัง่ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma เยนนี่ที่โทรทัน์มีอะไรดู Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Y a-t-il des places pour le théâtre? e s t c e q u i l y a encore des places pour le théâtre? Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma? Y a-t-il de des places pour le match de football? Je voudrais une place voudrais tout au fond. au Je voudrais une place tout au fond. d i c je voudrais une place au milieu. Je voudrais une place au milieu. je voudrais une place tout devant. Je voudrais une place tout devant. คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม Pouvez-vous me recommander quelque chose? Pouvez-vous me recommander quelque chose? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Quand commence la présentation? Quand commence la présentation? คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม Pouvez-vous me procurer un billet? Pouvez-vous me procurer un billet? Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité? Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité? Est-ce qu'il y a un c o u r a de tennis à proximité? Est-ce qu'il y a un cours de tennis à proximité? t h a i l a n n e est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité?